Écoutez la radio Isanganiro, c'est le moment de suivre le journal en français de ce 6 août dont voici la charpente. Les commerçants du sud du Burundi demandent d'avoir des facilités pour accéder au dollar. Ils indiquent que ce manque de devises handicapent leur travail. À Muyinga, la culture du café par les batois serait une des réponses pour leur intégration sociale, mais pour ce programme, six ménages seulement ont déjà commencé à planter les caféiers. Le phénomène de mendicité va être éradiqué d'ici la fin de cette année. Pour que cela soit effectif, le gouverneur de Kayanza compte mettre en place des comités de solidarité collinaire. Vous l'entendrez dans son journal mis en onde par Aimé Toussaint à la présentation. Alida Ndeikeza. Bienvenue encore. La différence entre la taxe de la valeur ajoutée collectée et la taxe à récupérer n'est pas souvent versée dans la caisse de l'État par certains vendeurs. Cela est dit par Jean-Berquimas Nimbona, commissaire des taxes internes et des recettes fiscales à l'OBR. Pour lui, la plupart de ces vendeurs sont ceux qui ne font pas de facturation de leurs marchandises au quotidien. Suivez-le. Il y a un préjudice causé au trésor lorsqu'il n'y a pas de facturation des marchandises. Sur une facture, on mentionne chaque fois la TVA qui est collectée sur la vente d'un bien ou d'un service. Ce montant de TVA collecté, c'est un montant que l'acheteur confie à son vendeur pour remettre cette taxe à l'État. Mais en même temps, le contribuable pour avoir acheté la marchandise ou le service, lui aussi, il a payé une taxe, notamment pour les importateurs, ils payent la TVA à la douane, ou même sur les achats locaux, ils payent la TVA lors de l'acquisition des biens et de services. Donc, la différence entre la TVA collectée et la TVA euh, à récupérer est à reverser au trésor. C'est cette différence qui n'est pas souvent reversée, car on, on observe souvent des crédits importants de TVA qui sont déclarés, car ce dernier n'aura pas récupéré totalement la taxe payée, soit à la douane, soit euh, même euh, sur des achats euh, locaux. On s'excuse pour la qualité de ce son et je vous le disais dans les titres, un manque de devises se fait sentir. Parmi les commerçants du sud du pays, ils demandent d'être approvisionnés en dollars comme leurs collègues de Bujumbura. Au sein de l'association des banques, ils indiquent que ce problème est connu, mais que la priorité est accordée aux exportateurs de carburant, aux importateurs de carburant et de médicaments. Jean-Pierre Misago. Dans leurs interventions, les commerçants du sud du Burundi ont exprimé leurs besoins en dollars américains comme leurs confrères de la capitale de Bujumbura. Ils ont affirmé, échanger souvent avec les commerçants de Bujumbura et que ces derniers leur disent qu'ils obtiennent facilement de la banque centrale ou des autres banques ayant des sièges à Bujumbura des dollars. Un surnommé Maborogo, commerçant de Rumongue, a démontré Que cela les rend incompétitifs face à leurs confrères de Bujumbura qui obtiennent le dollar à 1600 francs burundais au moment où ceux de l'intérieur se rabattent au marché noir où ils achètent le dollar à 2600 francs burundais. Pour lui, même les banques de l'intérieur devraient en disposer pour les rendre disponibles aux nécessiteux. À ce sujet, Cyril Sigege, administrateur et directeur général de la Banque de gestion et de financement, n'est pas allé par quatre chemins. Je vous dis la vérité. Dit Cyril Singhe les dollars américains manquent cruellement au Burundi et partent dans les banques. Les quelques billets disponibles sont affectés dans les secteurs du carburant et des médicaments. Si donc les commerçants de l'intérieur n'en bénéficient pas, c'est plutôt parce qu'ils n'opèrent pas dans ces secteurs clés de la vie nationale que leur éloignement de Bujumbura a conclu ce banquier Jean-Pierre Misago de Purmongue, Radio Isanganiro. Pas vous ratez Le journal continue sur la radio Isanganiro des comités de solidarité culinaire vont être mis en place ce mois d'août en province de Kayanza pour mettre fin au phénomène de mendicité d'ici la fin de cette année Les précisions sont du gouverneur de Kayanza Naidzeye, indique indiquant entre que plus de 70 enfants de la rue ont fait l'objet d'une rafle dans la ville de Kayanza en début de cette année on l'écoute Le gouvernement a fait un appel vibrant à toute la population et aux administratifs, surtout pour qu'on puisse diminuer ou éradiquer ce phénomène de masse dans tout le pays. Au niveau de notre province, nous avons l'année passée fait une IRAF. On a pu identifier autour de 72 enfants d'Ari. On a remarqué que tous ces enfants, presque plus de 90%, pour ça, étaient de cette même commune de Kayanza, des collines environnant cette ville. Et la plupart de ces enfants ont soit deux parents ou un parent. Il y a parmi eux quelques enfants de, de Malheureusement, ce qu'on finira à faire aujourd'hui, après une semaine, ces enfants reviennent. C'est pourquoi euh, nous avons oh, réçu favorablement la paire du gouvernement sur son essence au président de la République, pour qu'on puisse mettre sur pied des comités de solidarité collinaire. C'est ce que nous allons faire au cours de ce mois ou d'août. Nous allons mettre sur pied des comités de solidarité collinaire, en synergie avec la Croix-Rouge, avec les églises, surtout l'église catholique qui a des comités de Caritas, pour qu'au niveau de ces comités, On puisse identifier les ménages, les familles à problème qui nécessitent une aide. Et nous pensons qu'avec ce comité collinaire, on pourra mettre fin à ce phénomène de cité. Et nous espérons qu'avec la fin de l'année, on aura terminé ce problème. C'était Anissé Ndeïdzei, gouverneur de Kayanza, et ses propos ont été recueillis par Mireille Kanyange. cap sur Mouyinga, où l'intégration des battoirs dans la filière café les conduirait à une intégration sociale. Seulement six ménages batois de la province de Mouyinga ont déjà adhéré au programme. Le manque de propriété foncière pour cette communauté constitue un blocage à cette intégration. Dieu donné, Ndeïmane. En tant vous de la colline Jarama commune de Boumouva, fait partie du groupe de rares batois ayant adhéré à la politique de plantation du café. Le seul défi est l'exiguïté des terres sur une parcelle de 30 mètres sur 50. Il indique avoir planté une centaine de caféiers. Plus d'espace pour les plantes vivrières. Tout de même, pour lui, l'adhésion aux politiques de développement durable leur permettra de s'intégrer socialement car jusqu'ici sa communauté était l'habituée des aides d'urgence. Elle la nourriture, ce qui les plaçait dans un état d'éternel assisté. Pour toute la province d'Omuyingam, seulement six ménages batois ont adhéré au programme de plantation du café, selon l'ingénieur Oda Sinisguimana, chargé de l'encadrement des caféiculteurs au sein de la Fédération Télinamge, regroupant les organisations caféicoles de la province. Le nouveau programme de développement de la filière café, financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Burundi, cible les batois comme un groupe particulier à intégrer. Pour Aimable et Sibomana, représentant d'organisation INIO des jeunes autochtones pour le développement communautaire, je en sigle. La seule condition pour les insérer dans un tel programme est de leur octroyer des propriétés foncières. Je m'aime Badin des conseils économiques et du gouverneur de la province Mouyinga rappelle que les autorités locales n'ont pas la compétence d'attribuer des terres. Mais vu l'importance du café pour le pays, il promet d'en discuter dans les cadres médies institutionnels pour trouver une solution. Je donne à Imani de Moinga pour la radio Isangani. Merci, Diode Nenzeïmana, pour ces détails. Terminons ce journal par la page sport. Des mauvaises conditions climatiques et des anti-jeux. ce sont les unes des problèmes que les joueuses de football Inhamba murugamba ont rencontrés ce samedi lors du match retour contre la sélection de Djibouti. C'est ce qu'a indiqué le coach principal des hirondelles féminins au lendemain de la victoire des filles bourgondaises des moins de 21 ans de 2 buts à 1, Mademoiselle Daniela Niyibimeng ajoute qu'en collaboration avec son staff technique, ils vont doubler d'efforts pour se préparer au match suivant contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. On l'écoute. Euh, je dirais que le match n'était pas facile parce qu'il y avait les conditions climatiques. Il y avait aussi des, beaucoup d'erreurs, des époussières, ce qui veut dire qu'on a gagné, on a remporté cette victoire, mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le match suivant contre l'Afrique du Sud? Ce qu'on compte, c'est D'abord, on remercie les joueuses. Elles ont une performance grâce à leur coach. On va donner notre connaissance pour qu'elles arrivent loin. Justement, pour que le Burundi soit qualifié, qu'est-ce que vous demandez à la fédération Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, à l'occurrence le ministère de la Jeunesse et du Sport Ce qu'on demande, c'est de rester près de nous, de continuer à nous encourager parce que ces jeunes filles, elles sont capables d'arriver loin. C'est pour cela qu'on demande cet encouragement. C'était Daniela Niyibimena. Elle a été jointe au téléphone par Evariste Nzikobanyanga. Et c'est par ici que se termine ce journal. Mais avant de nous quitter, un petit rappel des titres. Les commerçants du sud du Burundi demandent d'avoir des facilités pour accéder au dollar. Ils indiquent que ce manque de devises handicapent leur travail.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 Le phénomène de mondicité va être éradiqué d'ici la fin de cette année. Pour que cela soit effectif, le gouverneur d'Okayanza compte mettre en place des comités de solidarité collinaires. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Aimé Tusemi pour la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Alidan Ndaïkeza. Continuez de suivre les programmes de la radio.